C'est un petit bonheur que j'avais ramassé Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier Madame ramassez-moi, chez vous amène-moi frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade Je me ferai petit, en vrai je vous le jure Madame je vous en prie moi oh. J'ai pris le petit bonheur, les mis sous mes haillons. J'ai dit faut pas qu'il me vienne dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison sur le bord de mon cœur. Y avait une chanson, mais je Et je lui disais, c'est toi que j'aime. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis. Ça se voyait sur mon front, Au un matin joli que je sifflais ce refrain. Mon bonheur est parti, sans me donner la main, je suis le, supplier, le J'avais mourir De chagrin et d'ennui J'avais cessé de rire C'était toujours la nuit Il me restait l'oubli Il me restait le mépris Enfin que je me suis dit Je me ferme